François Kimana sur la mise en onde, et bienvenue dans l'actualité de la mi-journée de ce jeudi 8 octobre dont voici d'abord l'essentiel. Relancement de l'inscription à l'Université du Burundi des lauréats de l'examen d'État édition 2019 comme candidat additionnel dans six filières par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique. Dans un communiqué rendu public hier, son ministère a indiqué que cette inscription aura lieu du 5 au 16 octobre de cette année. Une femme qui était recherchée, soupçonnée d'avoir tué son mari à Guyouagna, dans la ville de Romongé est dans les mains de la police depuis hier, comme le Confirme le commissaire de la police en province de Rumongue et le centre de santé de Muyangue en commune Mutaho de la province Gitega, accuse et manque criant du matériel dans l'ambulance, y compris ce qui fait que les malades éprouvent beaucoup de difficultés à se rendre dans d'autres structures de soins de santé éloignées. La Une femme qui habitait à Guiwania dans la ville de Rumongue et dans les mains de la police de Rumongue depuis 20h de son mercredi, Nadia Inamahoro, introuvable depuis bientôt un mois, a été arrêtée dans la ville de Rumongue. Selon OPC2, Melchior Hakidimana, commissaire provincial de la police de Rumongue, cette femme était recherchée depuis le 14 septembre de cette année pour des enquêtes sur la mort de son mari, dont le corps venait d'être découvert décapité dans le quartier Gihwania, où il vivait à cette date. Cette femme était partie avec tout le matériel domestique, selon l'administration locale. Sensibilisation de la population à prendre part dans la réduction des catastrophes figure parmi les objectifs de la célébration de la Journée mondiale de la prévention des catastrophes. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Dans une déclaration relative à la célébration de cette journée, Gervais Ndirakobucha dit que le Burundi, comme d'autres pays, célèbre cette journée au moment où il a connu des catastrophes terribles. Suivez le ministre Gervais Ndirakobucha. L'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la journée internationale de la prévention des catastrophes le 13 octobre de chaque année. Cette journée contribue à l'effort mondial de sensibilisation des populations, à la réduction des risques de catastrophes et des pertes en termes de vie humaine, des moyens de subsistance, ainsi qu'au niveau des actifs économiques, physiques, culturels et environnementaux des pays, des collectivités, des entreprises. C'est aussi une occasion non seulement d'évaluer les progrès de la mise en œuvre du cadre de Shendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030, mais aussi de sensibiliser les communautés sur la réduction de la vulnérabilité et l'accroissement de la résilience face aux catastrophes. Le thème retenu pour cette année est la gouvernance des risques de catastrophe. Dans notre pays, la célébration de cette journée coïncide avec la commémoration du 59e anniversaire de l'assassinat héros national, le prince Louis Guagasole. C'est pour cette raison que les activités de cette journée auront lieu en date du 9 octobre 2020 et se déroulent à Nyechenza, en commune Moudina, province La célébration de cette journée intervient dans un contexte qui a été marqué par de tristes événements naturels où de nombreuses personnes au Burundi, en Afrique et ailleurs dans le monde ont perdu la vie, des infrastructures détruites à cause des catastrophes naturelles et sans oublier un grand nombre de personnes mortes ou tombées malades à cause de la pandémie du Covid-19. Il ajoute que c'est un moment opportun de faire une évaluation au niveau national en matière de progrès déjà réalisés dans la lutte contre les catastrophes, Suivez encore une fois le ministre de l'Intérieur. La célébration de cette journée vise aussi l'évaluation au niveau national des progrès déjà réalisés en matière de réduction des risques de catastrophes qui sont notamment la mise en place des institutions en charge de la réduction des risques de catastrophes à tous les niveaux. L'élaboration de la troisième version de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes. La mise à jour du plan de contingence nationale harmonisé, troisième version. La dotation des outils de gestion des risques de catastrophes à toutes les provinces et à certaines des communes du pays. La création d'infos dédiées à la réduction des risques de catastrophes. La mise en place d'un réseau national de communication et d'information sur la réduction des risques de catastrophes. Et fait, la prise des mesures efficaces de lutte contre la pandémie de la COVID-19, qui ont produit des résultats très appréciables jusqu'à nos jours, le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective des cadres de Shendai dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes. Vous n'avez pas isanganilo, vous ratez l'essentiel. Page éducation à présent, le ministère de l'Éducation relance l'inscription des lauréats de l'examen d'État indicieux 2019 comme candidats additionnels dans six filières. Dans un communiqué de son mercredi, le ministère indique que cette inscription aura lieu du 8 au 16 octobre de cette année. Sont appelés à prendre part à cette inscription, les lauréats ayant obtenu une note comprise entre 30 50-64% des détails avec Ivete Nidjiberi. Les facultés des lettres et des sciences humaines, l'ISCO, institut d'administration, institut de pédagogie appliquée, institut d'éducation physique et sport et des sciences sont entre autres les filières dans lesquelles les lauréats de l'examen d'État 2019 sont appelés à prendre une inscription provisoire comme le précise ce communiqué. Les dix lauréats doivent avoir au moins 50% pour se faire inscrire dans les sections maths, physique et technologie, 59% pour les sections biochimie, sciences de la terre, normales pédagogiques, économie, langue, sciences sociales, et humaines et pour les autres sections, 64%. Ces lauréats sont appelés à prendre une inscription provisoire unique avec indication de trois filières de leur choix directement auprès des facultés, instituts ou départements d'université poursuivent ce communiqué. Le communiqué du ministère de l'Éducation précise que les capacités d'accueil obligent une sélection basée sur l'excellence et la formation de base. Une deuxième sélection sera organisée sur base des deuxièmes et troisièmes choix des lauréats, ceux qui, pour une raison ou une autre, n'auront pas obtenu une de trois filières de leur choix seront orientées dans les filières disponibles tout en respectant les formations de base. En terminant ce communiqué, le ministère précise que la carte nationale est le seul document exigé pour cette inscription. Le candidat sera en outre appelé à préciser son école d'origine ainsi que la section fréquentée. La faculté de médecine, département de technologie de l'information à l'Institut des statistiques n'étant pas concernée par le libre choix de filières car faisant objet d'un concours cours d'entrée précise ce communiqué. Yvette euh, Nijimbele, rendons-nous au centre du pays pour parler santé. Ceux qui se font soigner au centre de santé de la colline Mouyangé dans la commune Moutaho, en province de disent que ce centre de santé accuse et manque de matériel et d'ambulance, ce qui fait qu'ils éprouvent de difficultés à se, faire, euh, à se rendre plutôt dans d'autres structures de soins Car elles sont éloignées, le titulaire de ce centre de santé ne nie pas l'effet, tout en demandant aux bienfaiteurs de contribuer à l'agrandissement de, ce, de, de cette structure de soins et à l'octroi d'une ambulance, étant donné que ce centre de santé sera, euh, sera, sera, sera transformé plutôt en hôpital de la commune d'État avec Arthur Cavabouchi. Ce centre de santé se trouve à la sous-corine Gatongati, colline Mouyang de la zone commune Moutaho, dans le district sanitaire de Moutaho, au nord de la province Gitega, à 63 km du chef-lieu de la province Gitega, et accueille ceux de la commune Rango à Kayanza, Mbouye dans Mouranzia et Kivungwe dans Bouguendana. La population environnante dit que certains services sont impossibles à ce centre de santé, ce qui fait qu'ils doivent faire de longues distances pour avoir les soins. Nous avons entendu qu'on va le transformer en hôpital. Ça serait une bonne chose car ici, il y a certaines maladies qui nécessitent un transfert vers, vers l'hôpital de Moutaro ou Moutoui qui sont loin. Lorsqu'on vient accoucher par césarienne, vu qu'ils n'ont pas de matériel, ça devient un problème car On est transféré à Moutoui et on peut y arriver en mauvais état, vu la longue distance à parcourir. Ceux qui se rendent à ce centre de santé demandent qu'il soit doté d'une ambulance. Ce dont nous avons be grand besoin, c'est une ambulance car celle que nous avons est partagée par Mutaro, Mugendana et même Gitega, car il se peut que trois personnes tombent malades en même temps, ça devient difficile. <trui> nous faisouche Oswald est titulaire de ce centre de santé. Il fait savoir qu'ils ont beaucoup de patients et qu'ils ont besoin d'une ambulance de plus. Cette localité manque de centres de santé tout autour, ce qui fait qu'on reçoit beaucoup de visites médicales, sans ou un peu moins, mais nous constatons qu'on a beaucoup de visites et on peut appeler l'ambulance et trouver qu'elle est allée ailleurs. Mais si on a une autre de plus, ça serait une bonne chose. Ce titulaire dit qu'ils ont besoin d'eau, Bâtiments qui sont peu nombreux manquent d'eau ma, personnelle, d'eau, d'électricité et de logement du personnel. Ce centre de santé a reçu un don constitué de matériel médical d'une valeur de 20 millions de francs burundais de la part de l'ONG MEMISA Belgique. Arthur Kava Radio Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Restons dans cette province du centre du pays pour parler agriculture. La culture de la colocase est en voie de disparition dans la province de Guitega. Les commerçants de cette culture au marché de Guitega, qui se sont entretenus avec la radio Sanganeiro ce jeudi indiquent que cette culture vient de Routana à environ 100 km. Ils vendent 1 kg à un prix compris entre 400 et 600 francs. C'est au moment où la province de Guitega a été jadis parmi les premières provinces productrices de cette culture. Et la collecte des germoplasmes de colocase est l'une des techniques utilisées par l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, Isabou, pour multiplier les sémences de cette plante en disparition. Selon Jean-Claude Vigilimana, un des chercheurs à l'Institut. Les recherches continuent pour trouver les sémences de qualité qui résistent aux maladies de plantes. Suivez Jean-Claude Bikirimana au micro de Jean-Marie Mayonga. Premièrement, l'Isabou a collecté le germoplasme de différentes variétés de colocases qui étaient sous menace des maladies et qui évoluaient vers la disparition. Après cette collecte, nous avons fait la régénération des variétés et puis nous avons pu avoir une certaine quantité de semences à distribuer aux ayants droit. Nous avons à cet effet mis ensemble les 17 associations à travers tout le pays qui ont bénéficié d'une formation sur la donc la technique agricole de cultiver la colocase et de les protéger contre les maladies ravagées. Nous les avons ensuite distribué des semences de différentes variétés de colocase qui traces que la production soit exponentielle, c'est-à-dire qui se multiplie de jour en jour, de famille en famille et de communauté en communauté. Nous avons fait cette activité au, au cours de l'année 2016. Plusieurs variétés de semences ont été homologuées, des variétés de colocase et des variétés était digne, parce que c'était dans le contexte de chercher les variétés productives et, et résistantes à la sécheresse, du moins au changement climatique. C'est dans la commune de Tchendajuru à, à Tchankouzo, Gissuru et Kinyinyan, dans Ruyegi, où 85 tonnes de colocase ont été récortées jusqu'en 2018, en guise de semences pour ce projet. Des travaux de recherche continuent, mais en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle les champs de conservation du germoplasme de colocase. Yeah. <sighs> Agriculture, toujours. Le gain de plus de 6 milliards de francs burundais a été déclaré provisoirement à l'Office burundais de recettes par l'Office du thé du Burundi, édition 2019-2020. Déclaration du directeur général de l'OTB, c'était ce jeudi, lors de la présentation du plan de développement du thé du Burundi, édition 2020-2027. Il regrette que le contexte politique qu'a récemment connu le pays, ainsi que la pandémie, de Covid-19 a affecter la commercialisation ticolée. On écoute ce propos recueilli par Elini Ben-Nibikir. Le département agronomique et le service de plantation des complexes ticol détermineront pour la période 2020 à 2027 les extensions ticol à réaliser en tenant compte des terres de favorables à l'application qui feront objet de demandes d'acquisition auprès des autorités compétentes. D'une manière générale, les objectifs du plan de développement dans l'OTB vont se concrétiser par des actions que l'OTB va continuer à faire, notamment l'augmentation des revenus des producteurs par une amélioration de la production, l'augmentation des recettes en devises par une production de thé de meilleure qualité, compétitive sur le marché international. L'acquisition de certificats internationalement reconnus, par exemple ISO 9001 et ISO 22000, pour intéresser les grands acheteurs internationaux afin de maximiser les recettes d'exportation. L'amélioration des conditions de vie de la population du monde rural à travers la création d'emplois et la distribution des revenus aux ouvriers temporaires. Je tiens à vous informer, à informer au public, que durant cette année, c'est-à-dire du 39-2020, l'OTB a déclaré les revenus concernant l'exercice 2019 à 2020, c'est-à-dire l'exercice 2019 à 2020. Le résultat alors provisoire déclaré est positif de 6,759,556,622 francs. L'impôt sur revenu est relatif est d'un milliard 69 327 444 francs qui est déclaré et payé dans les caisses l'État. Retour au bureau de la radio Sanganiro à Gitega, la capitale politique, pour parler culture. Le sanctuaire de tambour du premier roi burundais nare Chambaranama siza higiro commune et province de Gitega, n'est plus visité par euh, les touristes et autres personnes. Comme l'indique son porte-parole, comme cause, il avance entre autres le mauvais état de la route qui mène. C'est ainsi qu'il demande à l'état de la réhabiliter et de revaloriser ce site historique. et d'état avec Djirani Bikita. Jérémy Dimuzinga, porte parole du sanctuaire de tambour d'Oigiro du premier roi burundais Narirushati Chambaranama, dit que le premier roi burundais a d'abord vécu à Igiro pendant deux ans avant de rejoindre son palais traditionnel de Boukeye à Murambia. Selon Jérémy Dimuizinga, ce sanctuaire des tambour du premier roi burundais comprend le palais royal et traditionnel avec toutes les cases nécessaires, dont celle du roi, celle de la reine, celle de tambour et celle de Kilanga qui est l'intermédiaire. Entre les Burundais et leurs dieux, Imana et d'autres choses encore, ils sont observés. Il ajoute néanmoins qu'actuellement, ce sanctuaire n'est plus visité par des touristes et d'autres personnes, comme c'était le cas pendant la période des de 1982 à la crise sociopolitique de 1993. Il précise que maintenant, il est enregistré deux à trois visites par an seulement. Entre autres, causes de la baisse de ces visites, il parle de la route qui mène au sanctuaire qui est en mauvais état. donc, il demande à l'état de la réhabiliter. Il demande à notre au ministère, ayant le tourisme et la culture dans ses attributions, de songer à revaloriser son sanctuaire à l'instar des autres sites touristiques du pays. Au Burundais et aux touristes étrangers, il demande de venir nombreux découvrir son premier sanctuaire des tambours de, tambour de Higiro, du premier roi burundais. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nibigira. Ainsi prend fin son journal. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici. Le rappel de titre. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche Scientifique a relancé l'inscription à l'Université du Burundi de l'Oréa de l'Examen d'État édition 2019 comme candidat additionnel dans six filières dans un communiqué rendu public hier mercredi. Ce ministère a indiqué que cette inscription aura lieu du 5 au 16 octobre de cette année. Et une femme qui a été recherchée, soupçonnée d'avoir tué son mari à Guiwania dans la ville de Rumongue, est dans les mains de la police depuis hier, comme le confirme le commissaire de la police en province de Rumongue. Et le centre de santé de Muyangue, en commune Moutar de la province de Gitega accuse et manque et criant du matériel. L'ambulance y compris, ce qui fait que les malades éprouvent beaucoup de difficultés à se rendre dans d'autres structures de soins de santé éloignées. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration et technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Et Bon après-midi à toutes et à tous.